Bienvenue dans le Best Max. Que vous soyez chez vous avec des chansons d'un autre monde. Que vous soyez chez vous avec des chaussons d'un autre monde. Ou prêt à sortir avec vos bottes de 7 lieux, votre t-shirt montant et votre bob de pêcheur. Ce sont les meilleures nouveautés d'Eden classées en Angleterre que l'on va se faire pendant une heure. En nouvelle entrée, 23ème Rhythm is a Mystery, signé k Class. Is a I cannot begin to understand the things they Troisième kickless, Rhythm is a mystery. On va assister à la fin de cette heure, à la fin de ce Best Max, un carnage au niveau des premières places, on en reparlera tout à l'heure. Et sur Max, comme on est des gens euh, hyper logiques, je veux dire, on vient d'écouter le 23ème, maintenant on écoute le 39ème, London Pussy. Nouvelle entrée dans ce classement dance anglais, c'est Jump Around. qu'on a découvert dans le Max Import il y a au moins 3 semaines le Max Import qui redémarre demain à partir de 20h hein, donc euh, soyez fidèles et euh, à propos de DNA puisque ça c'est électronique remixé par DNA vendredi prochain sur Maximum donc vendredi qui arrive vendredi DNA avec tout un tas de remixes exclusifs et évidemment des interviews de DNA ça sera un grand moment dans un instant sur Maximum 22ème en nouvelle entrée Nicolette avec Waking Up Maximum et l'ISG présente la Foliscope Participez au seul et unique raid d'aventure en Méditerranée sur Obicat du 17 au 20 mai 91. 4 jours de course folle, folle, folle, folle pour découvrir le 17 de Lavandou et hier le 18 Cavalaire, le 19 Saint Maxime, le 20 Fréjus. A chaque arrivée, un maximum de cadeaux. Pour vous inscrire, 47 55 95 83, 47 55 95 83. La Foliscope, la voile à son maximum. Avec maximum, découvrez, découvrez la nouvelle musique de demain. Cette semaine, on la ah. Nomade Les inconnus, mon deuil de Y c'est pas du gâteau. Ne y passe-t-il, tel est notre ghetto. Salut, tu peux venir. Et Crystal Waters. Water. Pour les nouveautés, mieux que personne, on assure un maximum. Best Max. qui est en tête, les 7 premiers de ce classement. On a eu tout dans le désordre. C'est Chi à l'instant, 18e en nouvelle entrée. Et juste avant, Loni Gordon. Loni Gordon, qui est bastonné cette semaine dans la radio Maximum, qu'elle s'appelle. Elle est 13e pour sa première semaine de classement. Et je vous vois venir, ne croyez pas une seconde que tout ça est bidonné. Parce que nous, les classements, on les reçoit par DMC deux jours avant de faire l'émission. Alors que les disques, on les programme depuis 3 semaines, à mois. Voilà qui est réglé. La suite, c'est avec le 7e, justement, Clubhouse. Deep in my heart Et une ré-nouvelle entrée Ré-entrée Donc en clair Cathy Denis Touch me on light long Sixième Donc on répète Clubhouse Septième On se le fait tout de suite Et juste derrière Cathy Denis Sixième De Cathy Denis avec Touch Me All Night Long à la 6ème place. Et voici sur Max un des meilleurs moments de ce classement, puisque voici à la 5ème place Crystal Waters avec Gypsy Woman. Et à noter que c'est une des seules choses 100% américaines dans ce classement qui est quasiment squatté à 90% par des trucs anglais. Crystal Waters, Gypsy Woman, 5ème. dernière il se retrouve à la quatrième place quadrophonia dans ce Best Max avec DMC et puis on arrive dans le carnage dont je vous ai parlé au début d'émission première semaine de classement nouvelle entrée directement à la 3 place. place le nouveau nomade c'est Just Groove dans le Best Max avec un clip complètement délirant on voit une Austin Mini ça est, la petite bagnole anglaise complètement minuscule comme voiture peinte en rose avec des fleurs et à l'intérieur de laquelle il y a la chanteuse la black qui est quand même assez impressionnante au niveau du poids genre elle vous met un coup de sein vous êtes assommé pendant 3 jours et ça donne un effet génial le nouveau nomade 3e, Just a Groove dans Best Max Troisième nomade Just a groove Et à la deuxième place Encore euh, dans le carnage Première semaine de classement Deuxième place Boom KLF Last to trend to central Avec là aussi un clip délirant ça veut dire Ils arrêtent pas de parler des clips Bah oui mais nous on a la Celine a Bulletproof Heart. C'est dans un instant, on soit aussi RST. All right now. Max import, l'Europe de la nouvelle musique à son maximum. Max import. Max import. Tous les mercredis de 20h à 21h pour découvrir les nouveautés de tous les pays d'Europe avant tout le monde. Max import. Les infos, les nouvelles tendances musicales et les nouveaux sons qui vont envahir les clubs européens. Max import avec aussi la nouveauté la plus ringue de la semaine mercredi 20h avec Pat Angeli et Eric Madelon. Parce que la musique qu'on peut écouter en France ne se résume pas à 50 titres. et les 8 minutes qui nous restent avant d'arriver à 3h du matin vont être consacrées à Mantronics Don't Go Missing With My Heart et ainsi que Ted Robinson Parti Chidron Maximum, on retrouve un rap français à suivre dans quelques instants euh, qui nous vient des banlieues bien chaudes. Le rap des inconnus, le rap BCBG. Oh Très bonne nuit à tous, il est 3h. Les, Les nouveautés. Les nouveautés. Les exclusivités. Les exclusivités, c'est la, la, la, la manie mani de, de Maximum. Nouvelle musique. Nouvelle musique. Et mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier marfaumé Je suis fils unique dans un hôtel particulier C'est la croix, la bagnette pour me sustenter Pas un arabe du coin ni un euro marché. Hôtel Neuilly facile si tel est notre ghetto Et mec mon nom à moi c'est Hubert Valéry Patrick Stanislas Duc de Montmorency A 5 ans et demi j'avais déjà ma Ferrari Je pouvais pas la conduire, bien sûr j'étais tranquillin As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte J'ai envie de crier zutant, flûte, crotte chier Au oh, teigneux, il c'est pas du gâteau. Au teigneux, il tel est notre gâteau. Salut, tu veux bien. Salut, tu veux bien. Maximum, vu l'heure, vous devez bien vous douter que ce n'est pas une soirée Maximum, mais vu la musique qui arrive juste après, j'ai quand même mis un petit jingle de soirée Maximum, juste histoire de se rappeler des bons petits souvenirs. C'était il y a à peine quelques mois, quelques années, voire même, mais ça, si ça nous regarde, <rire> histoire de d'avoir un peu les boules, quoi. Écoutez ça, ça faisait ça il y a quelques temps. Soirée Maximum, en, en, en direct ce soir on ratisse complètement large puisque là c'est la fin des années 91 avec Channel X Groove to Move et si vous écoutiez Maximum il y a déjà deux ans de cela vous avez entendu le son garage de New York par l'intermédiaire de Chernobyl Orchestra c'était il y a deux ans et you're gonna miss me You were both on maximum. <laughs> Angelize, je l'aime que toi, ça parle en français et sur Max, parmi les classiques de musique de Félé, dont c'est une soirée spéciale ce soir, on a pour la deuxième fois dans la soirée Frankie Bones, avec euh, un des top 50, avec un de ses premiers titres, Koli Techno. The Techno has grown with the style of our own. direct from Brooklyn, Essential. F.A.C.E. Interactive The TechnoWave. Encore une heure de musique spéciale fêlée ce soir puisque je vous rappelle qu'à minuit nous aurons une petite surprise. Il est donc 23h, jour J-3 avant l'explosion finale, voici Galaxy la déconnectée. On oh, c'est fou C'est nous maximum. Un DJ parmi d'autres mais qui malgré tout ressort quand même un petit peu du lot Beltram avec Energy Flash tiré de la compilation Techno Dance Party Une compilation qu'il faut absolument vous procurer Il y en a plusieurs autres et notamment il y a la Techno Beat et tout ça c'est évidemment avec maximum Encore une nouveauté sur Max C'est Human Resource avec Dominator bon, Tougher, in other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Who wanna kiss my ass? I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. no other, no other, no other. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Les trucs de fou, la musique de félé, il y a des fois on va même pas les acheter et on ne les reçoit pas. On les fait nous-mêmes, c'est encore mieux. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On va voir Barbecue Production dans le studio tout à l'heure avec la nouvelle version. Le Père Noël n'est plus dans la cheminée. Samedi soir.